Estamos de nuevo con ustedes, distinguidos amigos del Tren de la Música, su programa de predilección que transmitimos todos los domingos a las 8 de la noche sobre el 820 de la M. Ahora vamos a escuchar una canción de rap en francés, claro, para cambiar un poco el ritmo. o v a e m e n t ¿Du rap en francés? s t e plazas? No.

Je ne plaisais pas. Écoutons cette chanson de Carrie James qui chante en français. Bon, on va l'écouter. Et comment s'appelle la chanson? À l h o m m e du show business. Ok, écoutons-la.

À l'ombre du show business. Combien de temps, combien de temps vont-ils étouffer notre art Combien de temps vont-ils se partager les victoires de la musique On s'en fout, on est réels, nous, o e s fous d e i Ils tentent d'étouffer notre art, faut être honnête.

Ils refusent de reconnaître qu'en ce siècle, les rappeurs sont les héritiers des poètes. Notre poésie est urbaine, l'arrêt universel, notre poésie est humaine. Nos textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être des destins sans étoiles. Nos lettres, photographies des instants, deviendront des témoins chantant le passé au présent. Un piano, une voix, tu vois l'art des poètes.

な葉でしょう

Mais comme tout tard, je pense que le rap transcende les différences, rassemble les cœurs avant les corps, f a i s o n s des corps, des décors, mettant les cœurs en accord.

Que Lionel Florence, issu de la deuxième France, j'attends encore ma première chance. Pardonne mon arrogance, mais elle condamne mon art au silence. Pendant que je pleure, mes potes q m'ont terminé leur dernière danse. Alors, oui, je suis poète dans le cercle des disparus. À l'ombre du show business, mon art vient de la rue. Mon art est une pierre précieuse qu'on a recouverte de ciment, q u e seul peut faire fondre les sentiments. Mon art est engagé, mon art a un sens, mon art a une opinion. Mon art

Mon art est intense, mon art ne s'excuse pas s'il vous gêne, car il apaise nos cœurs. C'est le cri des indigènes. Oh,、okay, que j'aime la langue de Molière! J'suis à fleur de mots, tu sais, y'a une âme derrière ma couleur de peau. Et si j'pratique un art triste, c'est que mon cœur est une éponge. On est r a p p e u r et a r t i s t e même si ça vous dérange. Vous dérange. À l'ombre du s h o w business.

ジャクリンでポエシ de larmes、でプリン u v r e いつ e m て u r e n t

À l'ombre du show business, mes vers sont des éclats qui rayonnent sur les coeurs. C'est pas grave s'ils m'écarte, n t j'ai grandi sur du verglas où chaque c hute peut être fatale. Dans le bal et des balles, dans le dialogue du métal, la France nous a mis de côté. Je l'ai écrit, ce qu'on ressent quand on est rejeté. Sans pudeur, je l'ai décrit, t'es fou toi. Ça fait vingt ans qu'on chante la banlieue, Vingt ans qu'ils décrit nos écrits en haut lieu, Vingt ans qu'ils étouffent nos cris.

Transcrivent les crispations des cœurs en crise et les conditions de vie de nos frères en prison. 20 ans qu'on ouvre des fenêtres sur des avenirs sans horizon. 20 ans qu'on pose nos mains sur des plaies ouvertes qui saignent le rejet. Car l'égalité des chances n'est qu'un projet. L'ombre du s h o w business.

Business à l'ombre du show business à l'ombre du show business à l'ombre du show business. Il faut être optimiste, mon frère. Tous les grands mouvements ont souffert. Les poètes sont morts de faim à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce serait peut-être même.

Plus facile. Les portes sont fermées, verrouillées, mais elles s'ouvrent petit à petit. Et plus tu y croiras, plus tu pourras, plus tu réussiras à l'ombre du show business. Aujourd'hui, ce sera peut-être plus simple parce qu'il y a toute une jeunesse qui te suit, mon frère. À l'ombre du show business, le soleil peut se lever.

Dis-moi, Alba, <rire> c'est une grande surprise pour moi. Où as-tu trouvé ce gars? Dedans s de la e u sacasse. Ah! <rire> je viens chercher. Et tant bien, tu as bien trouvé. Magnifique, ma chère, je te fais mes compliments. Merci. Et le drain continue. Vas-y. Ah, tu conduis, hein? Ce soir, e n c o r e une fois,

Je suis le co-conducteur comme dimanche p a s s é D'accord. Está bien. Nous demandons à Garo et compagnie de nous chanter Belle. Écoutons la chanson Belle ce sera la prochaine. Belle, c'est un mot qu'on dirait avant de s p o u r

じゃんけ s どんせいけん、まっすぐかんじゅう。たやん、おはずきえんせい e んぽんせんぼれ。あら、e ゅうさん、おんせん、r ぅりゅう、e ぅりゅう。

Celui qui lui jettera La première pierre Celui-là Ne m ィシ i t e pas D'être sur terre ィション、オーディション、オーディション、オ i ディション、オーディション、オーディション、オーディション、オーディション、オーディシ e ン、オーディション、オーディ

Dans les Et après Garou, je vois sur la liste Chalaznavour r encore une fois. Oui.

Il est très sympa, donc on va lui demander de nous chanter cette fois. Je t a i p r é c h a u f f é Le ciel tisse une couverture en laine, l'été prépare ses quartiers d'hiver.

Mais n'aie pas peur de la froidure, Hélène. Je te réchaufferai, je te réchaufferai. Allons rêver sur les bords de la Seine, s'il reste encore quelques petits coins verts. Et si le fond de l'air est frais, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai.

Passant mon bras autour de ton épaule. Et si malgré mon bras, la brise travaille à bien jouer son rôle, tu prendras mon chandail. Si le temps, malgré mon chandail de laine, venait troubler le calme de ta chair, en te serrant tout contre moi, Hélène, je te r é c h a u f f e r a i

Je te réchaufferai. La, la, la, la, la, la, la. Mais si le vent soufflait à perdre à a l e i n e nous irions vite abriter notre amour. Et blottis dans notre grenier, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai.

Je fermerai fenêtres et persiennes, je bouclerai la porte à double tour, et en faisant une flambée, Hélène, je te réchaufferai, je te réchaufferai. En offrant au feu tout le bois qu'il réclame, et s'il manque du bois, je mettrai aussi nos meubles.

Dans les flammes, ne gardant que le lit. Mais si le froid contre nous se déchaîne, et si le feu ne t'aide aucun secours, par la chaleur de mon amour et l'aile, je te réchaufferai, je te réchaufferai.

Le ciel tisse une couverture en laine, le soleil fuit lorsque l'hiver paraît. Mais n'aie pas peur de la f r o i d u r Hélène, je te réchaufferai. Sassi et Pascal Obismo sont des nôtres encore une fois ce soir. Et la prochaine chanson que vous allez écouter, c'est deux.、Et、ils font un couple merveilleux.

Écoutons-les dans l'interprétation de Je te promets. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le m i e à ma main qui te touche.

La p r の部屋、シュートプ c ゼンの網、ラマ e マンキッドド、シュートプレゼンの a シュート a レゼンの網、シ a ートプレゼンの

どこで

ならば、ならば、な

Encore un matin, nous chante Jean-Jacques Goldman, et au rythme de la batterie et de la guitare, il nous présente son matin. Encore un matin, et on n'attend pour rien. C'est le titre de la chanson. Encore un matin. é c o u t o n s l

s you

レトンのフィルムトレードラメシャーズアミー、エダンケケケミニュー、ノデヴォノディオボソワー。ウィー、ノソメスケオテルメントノトクグラン。レトンパス、エケトンエンン t ンバンカミニー、オネルセンパ。シー、レガモントッドナショプグランマースタノチェ、エコノンコラソンツ

De g u a s a v e de choix, etc. Buenas noches, fue un placer brindarles a ustedes este programa de música francesa. Yo soy Alba Marina y me uniré al conductor para saludarlos y de nuevo dar las gracias. Y con esta última canción cerraremos el programa. Un abrazote, hasta el domingo próximo. Ah, y por favor,

No se olviden de llamar para dar sus opiniones sobre el programa. El número es 818-2025. Buenas noches. Y au revoir, a dimanche prochain.

ならばたえ jamais、おかんどくかん、えっと、たえたえたえたえたえたえたえたえたえたえたえたえたえたえたえたえたえたたえたえたえたえたえた